No I like him. La samba é cantimba, cano divam. La profeta raconine bon. Esa lenia fascine, charge na minha bala. Mamana bala kayo ponar rica kayo. Bible te e me les autres. Bolimue banana musuni semana monivo. Tangimaki osa mera kasió baby se vive com ele i think when <imitation> I'm in a I'm gonna i mbi izali ma musul maqan nyan san sen na zali to sanga God. Uh -huh. C'est-à-dire, ah en fait, la cheville de sa chaussure à sauter parce que le rythme était fracassant. C'est pourquoi j'ai pas eu le temps d'écouter. Y Mais ce morceau, là, deux, c'est partout. À Rombarenay, partout au Cameroun, à Douala, moi, je vis des gens transpirés. Mais plus loin, au Tien, y aussi à N'Djamena, moi, j'ai aussi quelqu'un. Mais des fois, ils disent aussi au euh, Kenya, c'est d'abord la mais il y a des cris que j'ai découvert en Afrique, qui sont des cris vraiment de euh, euh, flamboyants je vais essayer un cri par exemple permettez-moi d'abord de dire bonjour à mon petit euh, un petit sax qui est lui même encore corps de ça et bien oui il faut que je lui dise hein, parce que moi je dis que au cabot c'est danser, c'est danser, c'est danser partout i tam inna, you męmy, a bicho, a si, a i zem. Okej, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, La tête, le cou, le buste Alors mais je crois qu'à un moment donné hein, On peut réveiller même la tuberculose Dans la poitrine